Tout s'est bien et moi, mis dans la cinquième émission de, ça, de Memento Mori, ça fait cinquante. On, on a eu d'autres folies, d'autres délires. Ah oh, t'as failli tout lâcher, t'avais <rire> <T> oublié Bon, <rire> bienvenue dans Memento Mori, c'est l'émission numéro 50 on est très content de faire la 50e c'est euh, On est tous en retard, ouais, pour ouais. commencer, c'est bien, c'est une bonne performance. Et c'est moi qui ai fait le générique, et j'avais oublié que j'avais mis Philippe Manoeuvre après la musique. Voilà. Alors que je l'ai réécouté tout à l'heure. Donc hein, écoutez pas, bien l'émission jusqu'à la fin pour réentendre ce magnifique générique. Voilà. Euh, j'ai pensé à faire une émission totale, Philippe Manœuvre, me après je me dis que c'était peut-être un peu superflu, surfait ou ce qu'on veut. Chiant ou... Euh... Ah peut-être, c'est ouais, ça le terme ouais. exact en fait. Ok, ok, ok, ok. Euh, voilà, Mathieu, si tu nous écoutes, j'ai envoyé une notification aujourd'hui à 14h34 <rire> pour te dire, attention, ce soir c'est radio à 20h. Donc preuve en que tu ne lis pas mes messages. <rire> euh, et tout ça pour dire qu'on va commencer avec euh, un groupe euh, ouais Un groupe ultra cool, c'est Hul euh, Qui joue du black metal et qui ont sorti Cette année leur tout premier album Entier, long C'est voilà. okay, euh, ouais. ouais, ça, donc c'est ultra cool Parce que l'album il déchire comme prévu et, euh, et voilà Donc on va tout de suite écouter tant d'aurores Du premier album de Hul qui s'appelle Velshans Voilà <rire> C'est plaisir de tout le monde. Bah de Hul, voilà. surtout. Je sais pas, le son ça va là, Marcus Je m'entends beaucoup dans les retours. Jusqu'au bout de l'Arsène. Jusqu'au bout de pardon, pardon, pardon, pardon. Mais ça va très bien. Tout comme les charmantes petites boules de Noël euh, joli, accrochées euh, ouais, ouais. sur la table. Vous vous rendez pas compte, mais il y a une belle décoration. Okay, ouais. Ça, ouais. ça c'est très solide. C'est Arsène, c'est Noël <rire> <C 'est> Noël <rire> Quelqu'un quel reconnu Je crois qu'en fait c'était Didier Vampasse, mais par les Seine Majesté. Alors du coup c'était <rire> chelou. C'était Alterno 80 Mitch, t'as tout confondu. Ouais, euh, salut salut, je suis content d'être là et d'avoir écouté un petit titre. Euh, Bien sympathique. Voilà. De et puis on dit Dijon, mais je crois qu'ils ne sont plus de Dijon. Hein. Enfin, Dijon. il ou elle, euh, je crois qu'ils sont plus dans la montagne euh, alpine. Ah, ah mais oui vers euh, Mons vers Mines mais euh, Mines mais en Belgique Mince. Alors, Mince. ils sont Mince. à Mines Ouais, ouais. Donc, lui si chercher sur Mince, la carte Mince vous trouvez Black Metal. pas mais, euh... <rire> ouais. Ouais, ouais. Et d'ailleurs ils l'a sorti en cassette je crois le disque là hein. Eh non non c'est CD en Un CD cassette Ouais et c'était pas pas vinyle je crois peut-être j'en ai parlé avec lui si. il y a longtemps il est rutilant et de toute beauté faut que je chope la cassette Ouais, non, non c'est vraiment on peut pouvez... on peut choper ça chez euh, Lixiviate notamment. Ouais. Voilà. Le label en vogue. J'espère qu'on tombe bientôt. Ouais. Le label orta. Ah, attends. <rire> Je dire non, mais c'est il y a des moments où tu dis bon, il est en retard, OK. Mais quand c'est une marque de fabrique, elle eh va du coup tu peux le justifier, ah, tu fais quelque chose, c'est es, vachement mieux. Voilà, donc je sais pas si on a prévu de mettre quelque chose à ah, prévu. Moi j'ai tout à vu prévu, ah, à il prévu, il prévu de prévu. mettre des choses. Euh, j'ai dit qu'on commençait par Zara Soustra, Zaratoustra je euh, c'est un album de punk rock, euh, je n'ai pas retenu s'ils si sont de l'ouest de, de la France vers Rennes et, et tout ça. Ah, je pensais que c'était Kazakh. <rire> c non, non, non, non. non, bah, non. Non, bah non, okay de, tu peux non je, je tenais à marquer une minute de silence <rire> après ça, parce que c'était <rire> euh, un pluriel. Euh, ouais, C'est un très bon album de punk rock, euh, mais punk rock assez bordélique, et ça faisait longtemps que je pas euh, écouté un bon album de punk rock, j'étais que d'un groupe que je connaissais pas en tout cas, et voilà, ouais, ce qui fait... <rire> Ce qui fait plaisir, parce que par exemple l'album de Justine, euh, il était très bien, mais je connaissais déjà, donc voilà, ça change tout. Euh, donc du coup, elle est très très cool, et surtout quand un morceau en plus fait des jeux de mots sur euh, la police qu'on n'aime pas, euh, Harry Potter, et en même temps, euh, c'est tout, je crois. C'est oui, pas mal. Voilà, ça fait déjà deux trucs euh, ouais, ouais. vachement bien, euh, plus euh, du punk rock derrière qui est assez cool. C'est fait... quoi le jeu de mots du coup Tu vas le découvrir. Tu vas euh... le découvrir ah, le titre. en même temps que tout le monde. Euh, ah. Non, c'est un morceau qui s'appelle Akab Adabra. Ah et du coup c'est nul oh Mathieu je trouve dur moi j'ai trouvé ça bien et juste après on va s'écouter qu'est-ce que j'ai dit on va s'écouter Sacrificer c'est très très solide on en parlera juste après to a 21-year-old firefighter by the AEW They're being trapped. They're سرس آدمی On peut voir les derrière le noir du corps pour la vite dans la fumée dans en on était des centaines à pour sa mise en vie. on peut pas voir de bagettes mais... On travaille, des copains de coco On saute à un soudain de monde rouge Conçus des drapeaux noirs On attend les grands soirs En rêvant que les choses bougent Tu connais, tu oublies que toi aussi Que es l'esclave contraint dans un bourre Tu connais, tu gazes et tu craches À la gueule de ceux qui te tendent l'autre jour Qu'à mort je crevais Va te voler dans la marche Dans les cahiers Aujourd'hui je vois ڈائ چلے Voilà, c'est tout à fait too much, c'est génial. Euh, N'exagérons rien. En tout cas, bon on les a vus euh, à Belfort, en première partie de The Secret et euh, d'Obskrone, et c'était quand même très très rigolo. Oui, oui. et, et il y avait plus de clou que d'accord quand même. <rire> et pourtant, ça tartine du manche, alors si on pourrait dire à quelques points, fois t'écoute comme ouais. ça, et... ça n'arrête quand même pas. Ah bah, quoi, là, et franchement, c'était promo chez Brico sur les clous et les vices, hein, <rire> parce que... <rire> Ouais, c'est bien speed bien speed trash metal quand même hein. Ce oui c'est oui, bon, oui, mais... très old school et puis euh, et puis ben en live c'est ridicule au possible tu avec les grimaces euh, les ah, jeux ouais, crash, ouais, ouais, et je jeux... crache ils sont, ils sont dedans, Après c'était une grosse scène c'était du monde ça a pas peur de un euh... gros groupe tu les fais jouer chez bon... Fat globalement ils font la même. <rire> euh, ouais ben c'est peut-être ça qu'il faut faire. Et bon c'était cool mais une invitation. Tu joues dedans Ils t'ont recruté Mitch. Ils ont vu ta nouvelle tête. C'est vrai, c'est ouais, leur nouveau groupie. <rire> ah, il y avait aussi les crucifix à l'envers sur tous les retours. Ouais, c'est ça. C est c est très ça. Non, mais excellent. En plus, moi, j'étais persuadé que c'était pour The Secret, tu vois. Mais en fait, non, c'était eux qui avaient plaqué leur petit crucifix à l'envers qu'on ne voyait absolument pas pendant le 7. Ah, mais ils avaient, <rire> ils avaient ça, mais peut-être pas d'Angelite. Ouais, ouais, <rire> ouais. Oui, oui. Non, mais dans leur cœur, ils ça. Oui, oui, ben ça, ils y étaient. Nous, moi, mais... Oui. <rire> Mais je... en fait, j'aimerais bien leur poser la question si y a un peu de second degré ou pas. Oh, je pense pas tellement pas. Euh... Non, ah, sais, je... ça sent le, le métal qui vibre au plus profond de toi, Je sais pas, j'aimerais en fait beaucoup qu'il <rire> est du lourd mais c'est vrai j j d déçu. Mais c'est pas si grave, ça fait rire quand même. Oui oui, bah oui. après il y, y en a qui était à fond là voilà. mais euh... Mais nous bon après oui. pour les, des pochettes de métallienne, euh, il faut ça quoi. Ouais, ouais, oui, oui. c'est si... ça, en fait, oui. ça ça. Sinon ça marche pas quoi. Mais j'avais jamais vu de pochettes de métallienne en live en fait. Bah voilà, c'est un clipper. c'est magnifique. Après The Secret je veux dire, ils font les gros méchants. Bon il y a pas plus d'humour Non c'est vrai, complètement. Après on est très méchant. C'est quand même plus sympa, tu vois, c'est quand même des petites ambiances plus travaillées et des choses qui n'ont plus quoi. Non, c'est pas tout à fait le même style, mais il a le c'est le même style de méchanceté, tu vois. Là, pour le coup, je dis pas. Tu sais je grimace, nana dit enfin bon, voilà c'est très scénique. Ouais, c'est ça. Mais mais musicalement, The Secret c'est plus ma que que Sacrifice. Ce... après j'ai quand même passé un bon moment oui oui, oui, oui. c'est en fait c'est un peu comme quand on avait vu euh, Attack of the Madaxman pour la première fois tu mets à peu près une demi-heure à ah, te non. mettre juste dans le visuel du concert oui mais et après tu relativises sur la ah, musique mais... peut-être ah ça rien à voir c'est quand même pas après. pareil ouais Déjà, musicalement, ça défonce. Oui, ça mais moi, la première demi-heure où je les ai vues, j'ai pas écouté la musique, en... en fait. <rire> et ensuite, non, mais Attack of the Mal Man ce qui est génial, c'est que les costumes sont à la fois ridicules et plus tu les regardes, plus ils sont glauques et flippants, en fait. Si, euh, si, si, ils sont glauques, quand même. Mais drôle enfin tu il y a est vraiment euh, alors que là non. Je <rire> que... Et puis Attack of the Management ils ont ultra du second degré à mort quoi. enfin même si ça se voit pas tout le temps. La, la, non la... Le, le matin non plus c'est pas évident. Ah oui, je sais. <rire> mais sur scène la blague du, du, du cheval policier elle est trop bien <rire> voyez Attack of the Management. Euh, ah, tout, tout à fait, tout à fait. Bon on a pas passé beaucoup de morceaux là, il est déjà 8h30, ouais, vas -y, vas -y. mais c'est pas grave, bah, tout on, non, a en temps, en on a commencé à 8h05 déjà, <rire> donc forcément ça peut pas on bien marcher, c'est totalement faux, voilà. j'ai commencé à l'heure, à peu près, il y, y, a... y avait de la dub juste avant. Ceci, Sans balancer personne. Si, si, la dub, ça fait partie du... De... <rire> <D 'accord>. Ah <rire> oui, d'accord, d'accord. mais très bien, j'ai balancé mon pied. Bon, alors, euh, on va se mettre deux petits morceaux de, de Crust, parce que c'est à peu près ce que j'ai pris dans ma, cette liste. C'est plus, ce plus ou moins cohérent. Euh, on va commencer par M40, normalement, avec le titre In a Labyrinthine. Euh, de l'album de l'album Harvzind <rire> sorti en 2019, c'est ça Est-ce que ouais. tu t'es entraîné chez toi avant Non, ou... que j'ai une gueule à m'entraîner avant de me prononcer euh, les choses pareil. Abso absolument pas non. Non non, ça a tout nouvel album de, des Suedo ah, de M40. Ils sont album, ouais. ouais ouais, ça doit faire 4 ans qu'ils n'ont rien sorti, ils avaient même plus ou moins splitté, enfin ils jouaient plus en tout cas vraiment. Euh, M40 a fait beaucoup parler de euh, je sais pas fin fin 2000. Pas enfin, compliqué à dire fin 2000 mais de dans les années 2010, disons, oui, voilà, enfin, à quand à on 2010, était voilà 2010, au, 2012, au début du euh, de, du crust euh, un petit peu un moderne, petit peu épique ça, un petit peu ouais. tout ça voilà de ce qui pouvait se faire euh, à ce moment-là. Euh donc voilà, c'était assez relativement connu quand même maintenant comme bah, groupe. je me souviens d'un très bon concert de Ocean Extreme quand on les avait vus en 2009 ah, 2012. Ouais. j'ai vu et c'était excellent aussi. Ah ouais. peut-être jouer plus ça... tard que nous en 2009. Ouais. Ah oui, non, bah, oui, oui, Ça a bien marqué les esprits en tout cas quoi, comme comme groupe, il n'y a, a pas à dire. Euh, le nouvel album est un petit peu plus sombre. Enfin en tout cas le, les deux trois titres que j'ai écouté, ça c'est beaucoup moins creuse quoi, c'est plus euh, voilà, c'est plus posé quoi, enfin posé. Ouais, non, voilà, c'est ce moins, moins rapide ouais. quoi dirons-nous quoi. Ça hardcore un hardcore un petit peu un petit peu sombre euh, qui marche très très bien. Euh, on va s'écouter ça tout de suite et juste après on va se mettre Amra, qui est un groupe euh, qui se qualifie de Barbarian Crust de Gallis. <rire> c'est bon ça. Oh, je, je, je, <rire> je, ils doivent je, grimacer en concert aussi moi, je, je pense. Je <rire> <dessus> <rire> mais est-ce qu'ils sont les cinq de dos pendant l'intro du morceau. Ah, pas. Et qui crache de l'eau tous non. en l'air en même temps. C'était pas c'est pas sûr, c'est pas sûr. C est c est pas pas sûr. Très... Non, à mon avis il grimace juste. Mais c'est sinon. Ouais, ouais. Ah, et puis c'est le début, c'est ils dorment pas tant sur jouer ça. Euh, donc voilà, donc le LP vient de sortir cette année notamment sur Symphony of des trucs de, de... de... Symphony of Destruction. Voilà de de Brest, très bon label de Brest. il s'appelle Massala et le titre Momentos. Donc en gros, ils font un mix de là le morceau là est très cru mais ils ont des un peu plus black sur d'autres... Euh... Qu'est-ce qui se passe derrière il y Des petites pas, des, il y des petites musiques sonores. de Noël Est-ce que ça sort en vrai tout ça Je ne sais pas oh. Bon on s'écoute M40 et un bras et puis après et du crass du crass du <rire> En fait ah, il, y a un petit, euh, il y a eu un bug, c'est ce que je voulais à la base donc c'est très très bien euh, On vient d'écouter donc à l'instant Arg Fuck Kill euh, qui est un groupe de Hambourg euh, donc d'Allemagne euh, Qui vient aussi de sortir euh, un nouvel album world euh, by the Insane avec le titre Seek to Death euh, Donc comme vous avez pu écouter donc c'est une sorte de hardcore euh, avec de l'arrêt vert mais c'est pas forcément le cas sur tous les morceaux Euh, voilà sorti sur romantic disaster car un label de berlin qui sort tout du rupunk 10 bits euh, dans cet esprit là un petit pas la japonaise quoi bien cool et juste avant donc M40 et Amra ben, on le passera plus tard Ouais. En attendant, on va passer euh, du Yécobsé avec leur tout nouvel album, sorti cette année. Euh, ça fait aussi un moment ah, qu'ils cool. avaient sorti. Ouais, J'étais surpris. J'étais vu, vu changer plein de fois de, de morceaux. Euh... Ouais, parce que j'ai <rire> hésité. Et puis, en fait, au fur et à mesure que je vois ah, un nouveau Yécobsé, il faut absolument que je mène des trucs. Du coup, le nouveau album s'appelle Timeo Ergo Sum. Et on va écouter euh, trois petits morceaux, ce qui va nous durer euh, deux minutes et 7 secondes. Correct. Voilà, du nouveau Yécobsé euh, qui déchire bien. Enfin, voilà, Yécobsé. Et juste après, bah, tu parlais de hardcore japonais Sur le même label qui sort le Jacob C, c'est FOAD Records ils sortent un groupe de, de hardcore japonais, je connaissais pas du tout alors c'est le, le nom du groupe c'est des caractères japonais avec entre les lettres A et I, donc euh, a I, ou je sais pas comment ça, ça s'appelle ce groupe Est-ce est euh... pas a en japonais les Peut-être, mais peut-être pas ah, parce je que je lis pas les, les, les idéogrammes japonais je et euh, j'avoue que j'ai pas du tout cherché d'infos sur tu ce groupe L'information sera dans tous les cas sur papier enfin sur voilà, internet euh, ouais, oui, oui. euh... Suivez-nous sur les réseaux, vous réagissez au 01-32-47-47-47 C'est pas ça le numéro, 0, 39, euh, En euh, tout cas, c'est un, un groupe de hardcore japonais plutôt bourrin qui avait sorti euh, pas mal de titres dans les années 90 et qui sont ressortis sur ce label là. Donc on va écouter le morceau Backing to the Battle juste après les morceaux de Yacopc. ce groupe japonais qui est peut-être AI ou A enfin bref allez Encore, voir sur Fauxd Records pour, pour euh, voilà et avant c'était Yacobsé avec euh, trois petits titres issus de leur dernier album qui bourre bien comme il faut Voilà, oui, a, je il pense il a, avec, ouais, que c'est bien haché et puis c'est ce, le terme technique hein, ce quart là, ouais. de seconde de silence absolu entre deux morceaux ultra rapides, c'est toujours très très efficace. Et que globalement ça a on est en train de se dire les enchaînements, il faudrait peut-être mettre un peu de place entre les morceaux. Mais non, eux non. ils ont pas l'air d'avoir ces même discussions <rire> ah, ils ont fait ma course du coup voilà, qui, morceau de 30 secondes, voilà, il faut vraiment que ça bourre tout le long sinon c'est ça peu Ouais, mais bon les morceaux s'enchaînent. Enfin il y, y a un vrai euh, un truc un peu haché entre les morceaux du coup tu les distingues bien. Ouais, ouais. Et puis tac tac tac, ça fait vraiment cool. Ouais, est-ce qu'ils ont pas de l'arsène de fin de morceau aussi quoi Non, c'est ça. Ça, ouais, ça, du coup le l'arsène s'arrête t'amène quand même vers la suite. Enfin tu sais c'est c'est quand même ou il y a pas mal le groupe de power, de Power Violence qui font des petits enchaînements de 4 5 6 morceaux mm -hmm. tu vois, qui se suivent, ça fait un petit bloc. Ouais, ouais. Alors que non, c'est tac tac tac, c'est vraiment euh, ouais. bien haché. Donc ah, voilà le chapitre. Ouais, c'est ça, pas trop Voilà. Bah du coup, on va écouter des trucs moins par violence hein. Oui. Je je me oh. vous prévenir, pas enfin, même si vous aviez pas vraiment doute globalement. <rire> allez, pourquoi pas euh, on va sur un petit bloc post-punk français. Voilà, voilà, des groupes euh, tout récents avec euh, en premier Cemented Minds qui là va sortir du coup son EP euh dans un, sur un label allemand, euh, ça va sortir euh, demain officiellement on ouais. voilà. a pas passé il y a pas longtemps ça bah, il y a pas longtemps on pas non. et j'ai pas fini Marcus tu attends <rire> non mais je me demandais en fait euh... euh, oui j'en ai passé hein? il y a pas longtemps et mais là du coup ça sort et c'est une nouveauté quoi bah c'est l'occasion de dire que ça sort parce que ouais. le, le, le les cinq titres sont vraiment cool ouais c'est bien ça monte bien très bien ouais. et voilà et après on va s'écouter Oscuro. ou chiaroscuro ça veut dire clair obscur en italien et d'ailleurs il y a Chiaro, non A... Oui c'est bon c'est possible tu as pas une tête d'italien toi pour toi. Non, non, bon, tchou, mais... pas des masses mais j'avais envie de l'accent non plus peu, même, <rire> Et je que je sais en fait je sais pas hey du tout faire l'italien voilà si c'était pas mal C'est parce que j'ai les mains dans mes poches euh, du coup alors ce qui est bien c'est que j'avais mis ça sur mon <rire> téléphone et tout à me dire faut que j'écoute que je fasse un truc éventuellement et du coup après j'ai pour aller sur mon ordi pour piquer les morceaux j'ai tapé ça dans Google et il y a 15000 groupes qui s'appelle mais... chez Oscuro et alors très franchement le groupe là c'est le meilleur Il y a plein de, de trucs Putain ouais, tu pas sûr de ce que tu passes en fait ouais, <rire> si, non, parce que le titre est en français là, ça se trouve si, me, a... <rire> ça sort ça sort chez euh, Don't Trust The Hype Records le label de Mika de Fakeoff euh, Confusion et Jody Faster et plein d'autres trucs euh, donc voilà ça y en a pas beaucoup euh, quand même j'appelle moi ça fréquente des points communs ça serait surprenant qui ait... qui tout sans en même temps et donc voilà, et du coup je, je me suis tout à fait écouté quand même genre il y en avait 15 qui sont sortis, j'ai tout écouté et franchement j'ai pensé à faire un top 5 des groupes qui s'appelaient Chiroscuro finalement non Je, top 1 et puis c'est bien, c'est largement suffisant et on peut ouais. pareil avec Satan aussi <rire> Tous les groupes ouais, qui sont de Tu as déjà fait une émission spéciale là-dessus entière et Oui c'est vrai Il voilà, ouais, euh... ouais, y a un seul groupe qui s'appelle que Satan et qui est bien Parce que quand j'ai fait les statistiques d'ailleurs pour refaire le générique de l'émission Pour prendre les groupes qu'on n'avait euh... plus passé Au moment je vois Satan, Satan, Satan Ah oui mais c'est ah, pas, mais pas les mêmes et tout ah, ah, si On va ah, faire un best-of comme tu disais Avec nos je J'ai voulu faire ça et puis à la place j'ai joué à des jeux vidéo Donc du coup on s'écoute Cement and Minds Et juste après, chien au scuro. toujours pas de l'arsenal pour Marcus, euh, il ne sait pas où se mettre. Ouais, mais ça va venir après, t'inquiète pas. Ouais, euh, le le post-punk n'est pas trop l'arsenal. <rire> c'est ça. ça, ça. Ouais, donc il y a l'instant, c'était Chiroscuro, euh numéro 1 de tous les groupes qui s'appelle Chiroscuro. <rire> et voilà, euh, ouais, c'est c'est pas le morceau le plus hardcore dans le sens où il y a des morceaux qui sont c'est du post-punk mais un peu tendu. On voilà, il parce un, que là c'était bien bien calme quoi. Ouais, mais il y a un mais petit bien, côté harnieu et il y a des morceaux, c'est plus que ça. Après, le morceau-là était vachement sympa, donc voilà, euh, ouais, ça me verrait ah, ouais, ouais. Mais à l'écouter l'album, c'est euh, assez cool. Et je sais pas, il y a un espèce de renouveau post-punk, là. Ouais. Euh, ah, puis tu mets bien. ça avec le Samantha de Main, je veux dire, ça, bah, si tu fais pas gaffe, ça ressemble vachement, quoi. Hein. Ouais, il y a un côté, voilà, euh, ouais, nouveau post-punk français. allez ah, ils sont ci euh, Franz Adich. Tu l'as dit, hein, mais oui. t'es pas sûr, quoi. <rire> T'étais pas sûr de m'avoir écouté m Ouais, ouais. On, on aurait mieux. pu croire que c'est un groupe italien, mais... <rire> Alors bon, on va se mettre euh, du coup un, un petit peu d'épais après tout ça. Euh, J'espère qu'il y aura du Larsen, je le souhaite. S'il n'y a pas, étire le morceau au maximum, histoire de créer un Larsen toi-même, Marcus. <rire> <rire> je te souhaite bon courage. <rire> donc on va se mettre Ambra, qu'on n'a pas mis tout à l'heure. Excuse-moi, tu voulais dire <rire> Même pas sûr. <rire> donc Ambra, groupe euh, Crust euh, Espagnol, enfin Galice. Euh, voilà, Krust Black Et juste après, on va se mettre Drip of Lies Qui est un groupe euh, polonais de hardcore euh, bon, C'est un peu quand même coran du coup hein, Il faisait beaucoup de, plus de Krust avant Et maintenant c'est un peu plus hardcore, euh, dark hardcore Un peu creuse quoi C'est un petit peu différent euh, Un album euh, sorti cette année qui s'appelle Elle Le titre Murderer Let's go. d'écouter Drip of Lies, du coup, là, c'est ça ouais. J'ai pas trop suivi. Ok. J'ai pas vu trop la transition, c'est pour ça. ok bah Très bien, donc on vient de s'écouter ça. Euh... <rire> eh bien, tu te mouilles pas du tout, c'est parfait. <rire> Le morceau, il s'appelle Murder. Murder, c'est ça. Ouais, tout Et l'album Hell. Voilà. Et juste avant, un bras. Bon, là, bah, j'ai pas grand-chose à dire. Il y a beaucoup de bulles gros. dans ta bière, <rire> euh, <de> là, ou... <rire> on peut dire ça, j'avais des pires jeux. J'ai bien mangé à midi, c'est ça, du coup... Euh... les bulles derrière me font beaucoup de mal. Eh On va enchaîner avec euh, toujours du lourd avec euh, Takafumi Matsubara, c'est le euh, le guitariste de Grind gri, oh, pff, Grind Like Grindlink, voilà, Grindlink, voilà. Mmh, mmh. Voilà, c'est ce super groupe de grindcore euh, très très très très très technique. Et donc euh, donc le gratteux a fait son petit groupe euh, solo euh, en hommage notamment à Ichung le batteur de An Holy Grave. euh et avec euh, une euh, une espèce de all star euh, album euh, avec une trentaine de guests euh, issus du, du grind euh, euh, japonais et international enfin il y a les mecs de Warm Route euh, il y a plein plein plein de de trample merdieu grand. en studio quoi du coup un peu quoi le merdieu en studio quoi bah peut-être oui en tout cas et puis sur l'album c'est assez rigolo les, les morceaux euh, le le enfin Il y, y a peu d'unités de, de l'album Par contre tout déchire assez bien En fait c'est une compil <rire> Non mais à un moment on peut <rire> le dire quoi. Les gars, non, Si on fait des compils n'appelez pas ça un projet album Non, je non, sais pas non mais non le projet est cool Franchement Et puis on va donc s'écouter walker Et vous allez voir c'est plutôt beau Et on va enchaîner avec euh, I feel 6 Ça s'écrit comme le I de I had God Avec euh, donc l'oeil quoi Et euh, c'est un groupe que... Si, euh, je, voilà, je pense que c'est d'abord l'œil euh, avant I had God Mais <rire> sans vouloir t'emmerder L'œil avant I had God Est-ce est que le mot, oui, hey, est apparu Quand I had God non, a mais Non, le, mais, le, ah, là, mais non, c'est pas ce que je voulais dire Mais, <rire> mais I God, c'est un jeu de mots en fait Et <rire> ben oui. I feel sick, c'est le même jeu de mots Comme ça, vous visualisez <rire> Non, mais... juste faire chien en fait. ouais, ouais, mais ouais. bon à charge de revanche c'est un groupe de euh, de rap indonésien que j'ai découvert complètement par hasard sur une comp compile oui tu m'étonnes eh. je veux dire alors eh de... ça tu veux le chercher tu le trouves jamais <rire> mais du coup la scène rap indonésienne est super intéressante enfin bref c'est un, une comp compile que mon frère m'a ramené de là- bas et que, que enfin et la comp compile en elle-même C'est pas ouf, on va d'ailleurs je la citerai pas, mais il y a ce morceau là que, qui m'a un peu accroché et qui m'a fait découvrir en tout cas la scène euh, hip-hop indonésienne qui euh, qui je pense mérite d'être découverte. Donc on va écouter euh, le morceau Contradixy du groupe I Feel 6 juste après Takafumi Matsuba. Yeah جانے تو سارا politik kuasa kerajaan parakaselin penderitaan tirah lahwasa dan sampai titik nadir hembusan nafas nazar nalar dan kelak terbakar mimbar kedua hambar menjadi akbar fatwa barbah sabar mata yang terlintas podcast kita para peninas tapablas kami adalah kelas yang akan runtuhkan kalian tanpa Bila diam berhati emas Maka perlawanan adalah Berlihat yang kami kemas Kami atas setiap bekas Satu kekuatan lawan Sampai hati nafas Bila diam berhati emas Maka perlawanan adalah Berlihat yang kami kemas Kami atas setiap bekas Satu kekuatan lawan Sampai hati nafas Reaksi fasif Level aku pengenuh kosif Hak akumulatif manipulasi Naik tajam pada grafik progresif Modifikasi aturan Atau anu hukum positif poluskendali normatif kami nyezati sebagai yang alternatif maka ada berupa aacak penuh ke Sut Kami bukan nama pada ladang negara kami bukan naga pada aku mulai kekuatan semesta ketika De terkatustuh sebagai cara sur kami adalah ter karena kami adalah rumah kepodohan kemiskinan penindasan tahu barat dengan namaran dalam warna kami saja sebagai is bila dia beas maka perlawanan adalah peliannya kami emmas kami tahu setiap batas satu kekuatan awan sampai yang bila dia berartis pakap What a for you life, life, life, life, life, life, life, Voilà, donc à l'instant, c'était i feel 6, ouais. un, un chouette petit groupe de carrément cool de rap indonésien que j'ai découvert sur une compile. Et avant, c'était le grindcore de Takafumi Matsubara, gratteux de Grind Link, voilà. Hum. Comparé à la mère de rap qui avait hier soir à l'émission euh, à l'émission de rap euh de comment s'appelle la big, big ville la Big Antenne, ça fait plaisir d'écouter ah, du rap. Voilà. Et ben, T'sais, en fait Au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il dit Il parle de télévision. Non, en fait, t'es juste un pignouf qui fait <rire> chier à fond. C'est parfait. <rire> enfin bon. <rire> ah mmh. il est 21h7 c'est l'heure oh, Non, attends, attends. 3, 4. Agenda, Agenda conseil. C'est vachement mieux quand c'est carré, non hey. Putain. Ouais, je te mettrais penché ouais, dans le quête, mais c'était bien quand le, même. Le, le décalage du canon mais, mais est sympa. Marcus, t'en as pensé quoi, de, de cette préparation <rire> Tu il est il est dans les annales. Très bien, vrai, très, bien, très, bien. Meilleur, très bien, Meilleure émission ouais. ouais. <rire> un léger doute. Merde, ouais, ouais, ouais. on passe un bon moment quand regard n'était pas radiophonique mais parfait. <rire> C'est vrai. Euh, donc, du coup, on commence Par avec... Eh, pique, je m'ai C'est quand même... une seule à dire, c'est celle-là. Je suis désolé. C'est quand Tu m'as même pas dit ce que J'y viendrai, je suis déjà ah, dans l'ordre, monsieur. Voilà. Voilà. Ah, ah, on va voilà. se reconcentrer, parce que l'âge d'or ne plus rien. Il trop carré, il est 3, 4. <rire> le ah, stand-sus, sera... euh, il Non, il y a une bourse au disque chez Paulette euh, le dimanche 15 décembre, ce dimanche. Euh, voilà donc du coup si vous voulez euh, euh, il y a Suisse Distro qui sera là ça me fait toujours plaisir et d'ailleurs pendant que j'y suis euh, à la médiathèque de Gérard euh, demain et samedi on, on revend aussi euh, des disques et des livres qui euh, dont, dont la médiathèque se débarrasse voilà si jamais vous êtes intéressé bah ouais, et des trucs cools C'est relatif Ouais <rire> Si, il y a des trucs qui valent le coup quand même et Il y a le dernier de Gainstein <rire> Je sais pas, je crois pas. Et juste avant, parce que tu partes après euh, le 15, du coup le 14, donc samedi 6, donc à la Courgette à Epinal Le concert n'est pas annoncé sur l'agenda que tu vois, il y a un concert de hip hop Il est pas annoncé je pense pas, parce que c'est samedi et là t'étais déjà au 15 Donc, oui, euh, oui, donc non, samedi 14, donc il y a Smoka, le fond du crew, euh, je crois qu'il y a Isat qui fait plus de la chanson puis un autre rappeur, enfin voilà, c'est trois, deux trois groupes de rap à la courgette, épinal 21h, prix libre. Voilà, renseignez-vous sur les réseaux euh, alternatifs pour trouver l'adresse exacte. C'est dans la maison des associations. Après, voilà. <rire> ça suffira. Bah, de toute façon, tellement grand, globalement, les gens pourraient chercher longtemps, si besoin. Euh, chaque, chaque, chaque... Il euh... y a un concert à bruyère Bruyères. J'ai eu un doute, parce que <rire> ça me paraissait euh, surprenant. Mais voilà. Vendredi 20 décembre, euh, au... à the, the Mill, c'est marqué punk rock at the mill. Alors on va savoir s'il y a un concert un bar concert qui s'appelle The Mill à Bruyère. Euh, avec euh, la pauvre pauvette et tant bien que mal. Voilà. Je, pourquoi pas, je reste un concert Bruyère, surprenant, c'est oui, Ouais, elle avait joué quelque temps dans un bar du centre. Euh... Ouais, mais ça avait pas trop longtemps j'ai l'impression concert euh... et puis voilà. Ouais. Euh, donc voilà, on je je vous un truc, mardi 17 décembre Il y, a un concept, il y a eu la colonie de vacances qui a fait euh, quatre concerts en même temps dans une même salle. Là, il y a des manifestations dans toute la France à la place. C'est un autre concept. <rire> les salles majestés en simultané dans toutes les villes de France. <rire> euh, voilà non, Il y a une autre manif intersyndicale qui se passe partout partout en France mardi 17 décembre. voilà Je suppose qu'à Epinal ça doit être 14h à la préfecture. Euh voilà, renseignez-vous, ce euh, sera l'occasion de de dire que la retraite à 67 ans contre la moyenne d'âge d'âge euh, la moyenne d'âge de la bonne santé en gros, la, le, le moment où, en moyenne les gens ne sont pas atteints d'un cancer ou un truc du genre, c'est 63 ans. Donc on te dit clairement bosse plus tard que ce que tu es capable de faire, c'est un très très bon concept. C'est très startup nation. Euh, le 21 décembre, on en parlait, ils sont dans toutes les manifs de France. Les salles majestés jouent à l'atelier des mots de Montbéliard qui ont une programmation plutôt punk rock il y a aussi Garriya, Diego et Charille Fiasco qui passent dans un futur proche euh, la euh, fin fin décembre donc voilà. pas, euh, on entend quasiment jamais parler d'Atelier des mots et pourtant euh, là ils se mettent à faire des dates euh, un peu plus euh, dans le, un peu plus dans le style quoi enfin dans le style euh, on sait que tu aimes tout est relatif <rire> tu es euh, aimes euh... le seul qu'on a passé à l'émission des années 90 ou 2000 je sais pas laquelle mais tu en as passé Ouais, je suis le seul qui assume. Non, attends, mais Mathieu Claude, il y aurait eu des vidéos à l'époque, euh, en oui, 2005-2006. Euh... Globalement, <rire> on est tous d'accord qu'on aurait tous été en train de chanter les salmages. Et toi bah, y compris, ah bah, moi y compris. Après, manique, certains chante, ont évolué hein. depuis cette époque-là. Ah, ah, ah bah, là, bah là, oui, non tout. mais je veux dire, il y a un moment, voilà, j'ai écouté les salmages, j'ai chanté les salmages. Quand ils se sont reformés il y a quelques années, j'étais très content de voir les salmages. Bon, depuis ça, ça me saoule un peu mais euh mais que faut pas faut pas Je renie pas le fait que c'était quand même une bonne porte d'entrée OpenCroque aussi euh ça boîte de l'engagement euh, assez terre à terre, c'est quand même engagé et tout donc euh, c'est déjà ça. Dire euh, voilà. Bah, ne te justifie pas. Tu l'avais besoin en tout cas. <rire> non mais c'est voilà, <rire> un peu le discours ouais machin c'est pas... Livre en thème ce soir. Dire, <rire> Mitch se confie à vous. <rire> non mais il faut pas oublier le côté <rire> porte d'entrée dans tout ce milieu là. Mais... dire On commence pas par crasse. Personne. Non. donc euh... On finit pas non plus par crasse. <rire> non <plus>. Ouh, <rire> non <c 'est> mais, <rire> mais pour le coup moi j'ai décoré ça le match avec quelqu'un qui écoutait pas de punk. quoi Alors que moi j'étais déjà entre guillemets punk tout ça. c'est quelqu'un qui écoutait plus de la chanson basique tu vois, qui m'a fait écouter ça quoi. la preuve que ouais, c'était ouais, ouvert ouvert à tout quoi mmh. bon bah, ouais, ouais, ouais. bah non mais voilà donc du coup c'est les Salles majesté et les Vandales euh, de Colmar Mulhouse je crois c'est marqué Colmar donc. mais après Stéphane Léviens euh, ouais, ouais. voilà. c'est un vieux groupe les Vandales euh, des de, euh, années 80 ouais, ils ont ça. beaucoup de stickers <rire> euh, voilà ça se passe à l'atelier <rire> des mots à la Montbéliard j'ai jamais vu le groupe et j'ai toujours vu des stickers alors il y un moment euh, Et euh, le lundi 30 décembre annoncé il y a Gueria poubelle moi je, voilà, Il a poubelle qui passe donc du coup pour leur retourner euh, comme d'habitude de fin d'année. Et je pense oui. que le, le 1er décembre ils doivent jouer à Lambert euh, dans ou à Lamberg, je sais pas comment on dit dans ah oui. Dans les hauts de la Moselle ou de la Meur, la, la Meuse, j'ai la date là ouais. Comme ils font ça doit faire trois ans de suite maintenant qu'ils font ça ils viennent passer le nouvel an là-bas, ils font des concerts et puis euh, puis c'est la teuf. Ouais. avec euh, Lone Wolf, c'est vachement bien. C'est peu un croc bon après, je vous dis ça, c'est le peu croc mélot donc c'est pas quelque chose qui va vous botter énormément, mais moi je trouve ça vachement cool et ouais, ça joue à la musique du haut du lièvre euh, alloncé. Enfin, c'est pas dur, c'est en face de la Giga Barrach LM de l'extrême. Euh, ça et du coup, il y a quand même deux trois dates à la souris verte, faut le souligner. Donc et puis je mets Et j'y viens. <rire> est que Barry Moore on s'en fout, mais euh, voilà, le 31 janvier, on a un peu le temps quand même. Ouais, mais il y a vrai. quand même Epic Meterling qui joue à la souris verte. Ça, ça euh, je ne sais pas. Je dire il y, a, il y a des trucs encore qui tu... oui, bah voilà, ils ont vu ça. Ah, <rire> ça se tourne un peu, mais ça sort de nulle part. Alors peut-être que nous on Mais pourrait se qualifier avec la NF. <rire> découvreur de talent. C'est ça. <rire> c'est les Inoui de la NF. Il y aurait les, les Inoui du printemps de Bourges et les Inoui de la NF. Et ça ce <rire> serait un truc incroyable. <rire> Après c'est pas la tête d'affiche si non. Si. Non. Oh, bah je me suis dit bon parce que c'est quoi le groupe là ils viennent d'où de lituanie je sais pas après ils ont peut-être des aussi dans les smac et puis voilà après ça se trouve c'est le groupe de lituanie qui vient c'est un style voisin hop ils Mais ouais mais attends on parce que je crois que tu cherches que je cherchais justement des infos sur Epic ils avaient fait pas mal de tournées en lituanie et ils avaient fait des tournées avec un groupe là haut je crois que c'est lié quand même quoi peut être en plateau ou on sait pas Ou ça alors, c'est un autre groupe comme euh, <rire> qui s'appelle Epic Smetterly, mais qui non, non, est... joue complètement différent. Alors, si... Non, mais c'est un autre groupe qui s'appelle pareil. <rire> qui fait du 8 et machin et tout ça, comme c'est marqué dans la bio, ah, ça commence bon. à faire beaucoup de points communs. Ouais, non, bon, voilà. bon on aura le temps en tout cas d'en repasser et de reparler de, de cette musique é mais mène l'enquête et vous trouvera <rire> des informations c'est ça répondez les français veulent savoir euh, et voilà puis il ya le 8 février à die palava c'est avec hystéri collective qui passe aussi à la souris verte et le, le reste on vous en parlera on reparlera de l'ordi à la souris verte aussi on passera <rire> des morceaux parce que david peut-être qu'il nous écoute est un grand fan de l'ordi d'ailleurs j'invite ses parents s'ils sont en train de nous écouter <rire> à lui acheter une place de concert pour l'ordi à la souris verte pour Noël il n'ose mais... pas le dire, oui, non, mais, mais ça lui ferait tellement plaisir pour mais Noël, moi j'aimerais que tu leur dises directement parce que là je ne suis sûr que la radio l'écoute réellement là donc euh, il va leur envoyer leur, leur le numéro le... La... la guerre d'influence ça se passe un petit peu en amont faut commencer doucement et finir très très fort et là je, je prépare le terrain pour c'est bientôt donc il faut pas que tu t'attardes d'être... Oui, si je leur dis ça le 15 janvier c'est ah, vrai que ça, c est c est raté. ça. Ce sera peut-être un peu tard il pourra peut-être voir le concert mais il aura pas ce sous le sapin c'est dommage. Bon. voilà c'est euh, bien c'était tout c'était long mais après tout est-ce que c'est pas pour que... ça que vous écoutez euh, ouais, l'émission oui, mmh, ouais, il voilà. y a pas beaucoup il y a pas beaucoup de concerts finalement Non, bah, ou peut-être qu'il y pas beaucoup sur euh... oh, nous on en a pas Ah il y a aussi le concert de fin d'année à l'entracte 2. Ouais, je pense s'il y a peut-être aussi le fait que Steph est peut-être un peu débordé en ce moment, qu'il n'a pas mis grand chose sur le site. Ah ouais, non, si, sûr, a, tu l'as pas pas trop dans l'entracte 2 là. C'était pas dedans donc. Okay. Euh... Donc voilà, donc et ça, je crois que c'est le 28 décembre. Il doit y avoir quatre groupes euh, punk rock et compagnie enfin ça c'est varié chaque à ouais, l'entracte bon, 2. Toi, le 28, pour, euh, t... Oui, tout à fait Non, bon du coup on en parle pas. <rire> <rire> Alors vous pourrez venir manger euh, vin Gérard fin, franchement euh. manger mange une raclette. <rire> c'est pas été prévu encore en parlant leur antenne. D'accord. Bon on peut le faire maintenant sinon... <rire> si ça vous intéresse non, avant du, du prochain coup, repas la maison. Euh, oui, euh, donc on va faire un petit bloc Noise française. Voilà, c'est pas c'est pas si souvent. Avec ah, j'aurais pu rentrer dedans aussi. Bah trop tard. Avec alors, on... euh, les excellents Weldon boys Ah oui. Euh, voilà, qui sortent chez le très bon label aussi 99k15 ou un truc du genre ouais, le truc de Bazac ouais, voilà bah, ça suis pas, ouais. pas sûr qu'il soit le label à la base aussi bah écoute ceux le... sont orga concert c'est sûr parce que j'organise le concert mais je crois que c'est un label hein, à la base bah il me, il me semblait pas là, non peu, plus quand même ah, ouais, c'est cool euh, du carrément en mais fait. même Tom Mori l'enquête on vous trouve des infos et ils ont sorti un nouvel album là tout récemment Et putain, c'est mortel. J'avais jamais dans l'escalier, tombé dans l'escalier, tombé dans l'escalier. J'avais jamais trop écouté avant, à part cet extrait de Mathieu à l'instant là, <rire> mais euh, du coup, c'est c'est ultra bien fait, moi j y, j y... voilà, l'album est ultra bien. Ah on sait après c'est noise euro que ma chante crotrock ou je sais pas trop quoi mais c'est ultra cool. Et je peux juste puis après je te laisse la place. Oh vas-y, fais-moi ah. plaisir. Ah, parce que du coup je, je me répète danser dans l'escalier trois quatre fois comme ça parce que j'ai reçu donc le mail de Lord Gonzo qui joue dans euh, Well Known Boys. Et du coup ils organisent leur release party au Pinky Bar euh, fin décembre enfin je sais plus au mois de décembre je crois. Et dans le mail, je sais pas à chaque fois en fait, il se répète en fait trois quatre fois chaque phrase qu'il met comme ça puis voilà. C'est un peu lourdingue. <rire> Et j'avais je... drôle à la fois. Et, à la fois. <rire> Et bien Mathieu, je te remercie. N'hésite surtout pas à m'interrompre à n'importe quel moment Mais écoute, pour si des interventions de cette qualité. <rire> si, si je trouve le moyen, je pense que ça te ferait je, je te le ferai tourner. Parce que du coup, ça faisait On ça t'aurais dans la genre concert Pinky Bar euh, oui. petite salle charmante euh, près de Belfort. D'accord. Et donc On juste à bédar escalier. tombescallier et, et juste après on s'écoute TV violence euh, pareil groupe de noise euh, nos rock euh, de du côté de Nantes à côté suré euh, tout ça c'est un peu la bande de, de circlecule c'est tout ça euh, et de Santa Cruz euh, voilà. toute cette euh, petite bande là qui aime bien faire les trucs old school euh, qui ont fait TV violence voilà Little gangsters the hall Bricks and buses Little gangsters a-hole Bricks and buses Little gangsters a the hall and buses Bricks and buses Bricks and buses Spouse and strong Will and to des trucs chelous mais mortels comme voilà. TV Violence qu'on vient d'écouter. Exactement. Et euh, voilà, donc TV Violence à l'instant, euh, groupe de l'ouest euh, français et juste avant, c'était Weldon Dumb Boys. Voilà. Ouais, bah petit mmh. bloc sympa hein, mmh, bien cohérent quoi. quoi ouais, ouais, ouais. J'aime bien qui ça. Il y a rien à envier à des grosses pointures euh, de l'Indie Out clairement. Euh. Moi, quand j'ai écouté l'album de Weldon Dumb Boys, je me suis dit euh, quand tu vois euh, euh, le mec qui a fait euh, Macleuskie qui a fait fait Future of the Left et bah, je me suis clairement dit que voilà, ils ont pas à rougir devant euh, devant un album de Future of the Left et ça fait plaisir. Parce en fait, qu'il y a des groupes vraiment euh, qui soient, qui tiennent au niveau comme ça, ça fait oui. plaisir, j'aime bien. Voilà. Cool Non, mais c'était bien, c'est bien. Alors, alors moi j'ai passé euh, deux titres de cérémonie euh, le groupe euh, à la base qui faisait du hardcore enfin euh, ouais, un groupe qui vient des États-Unis euh, ils viennent de sortir un nouvel album sur euh, Relapse Records. Je pense que c'est mmh. l'un des seuls trucs de Postman que peut-être a relaps. c'est un mot t'interromps. Tiens, ouais. vas -y. Tomber dans l'escalier. Non, c'est <rire> euh non, il, il y a c'est euh, comment dire Relaps qui a sorti son sampleur de fin d'année. Ouais. Avec ah, lui, oui, oui. et tout. J'ai écouté un peu, bon plein de trucs euh, quelques trucs que je connaissais et d'autres trucs pas super intéressants et à la fin, il y avait Mersebo C'était putain d'inaudible mais, je... mais extrême quoi mais ça a rien à voir avec euh, ce que Niboulet Non mais, mais, mais c'est quand, mais quand même simple. sur Relapse Relapse sans pleurs, sans pleurs Mersboux Et non, moi, ça c'est puis à la fois il a le droit de me couper pour dire des trucs A rien à voir c'est vrai non, non, non, mais, mais Parce je... que c'est -ce pas ça l'amour même... finalement Je sais pas si ça le... a un rapport Avec l'amour mais D'une ça... que ça avait rien à voir et d'autre part que Mersboux C'est très bien <rire> non, Voilà tout le monde la ramène du coup ça quoi soumise à condition <rire> Alors pour revenir à nos cérémonies, euh, donc le nouvel album qui s'appelle In The Spirit World Now, euh, en fait j'ai réécouté ça parce qu'ils étaient en tournée, là. enfin où ils le sont, euh, je sais pas exactement quand, mais là ils, ils ont une bonne grosse tournée, euh, donc maintenant, euh, enfin depuis un ou deux albums, ils sont plus tournés vers, euh, vers un style un peu plus détendu, un post-punk, un petit peu inter-rock, euh. Alors qu'à la base moi quand j'ai connu euh, ce groupe là et c'est du hardcore euh, hardcore tendu euh, un peu violence dans les concerts enfin quand tu regardes les live, c'est un peu la c'est un peu la guerre du bras Il s'il y a du moulinet dans tous les sens. Du coup j'ai voulu j'ai voulu passer les deux groupes, enfin les deux euh, deux styles quoi. Donc avec on va s'écouter euh, le titre Presaging donc qui sera plus euh, post. Et juste après on va se mettre euh, Walking Home qui est plus euh, hardcore sur le EP Violence Violence. Oui, du coup c'est ouais il maintiennent une certaine logique dans les titres tout à fait tout à fait tout à fait Je n'ai pas regardé ça, je t'avoue, mais voilà, si tu as remarqué, c'est très bien. Oui, c'est oui. spontané. Hein. Et juste après, on va se mettre euh, Silence ou Silence, un groupe américain aussi. Euh, de ah, J'allais dire, parce que, putain, si tu dis Silence pour les gens de Nancy, c'est un peu... Silence, un groupe un groupe riquin que j'ai découvert il y a peu, notamment euh, le band bandcamp de Profane Existence. Euh, c'est excellent, une sorte de peace, peace punk euh, vraiment, vraiment cool. Euh, L'album vient de sortir aussi cette année, il s'appelle The Countdown's Begun, avec le titre Soundtrack to the Picture of the Seiname. Euh, voilà, ce des morceaux, ça dure un petit peu longtemps, c'est 4, 4 minutes chacun, donc vous avez le temps de vous poser un petit peu, pour, pour ouvrir une petite canuche, votez-vous bien quoi. qu'on vient de dire une émission sans Larsen oh, il était temps que j'arrive ouais. <rire> ça va arriver très, très très très bien Et pour l'instant il n'y a pas trop de groupe sud américains aussi qu'est-ce qui se passe bah en fait euh, j'ai un truc ah, après c'est pas sud-américain c'est un mélange de Colombie-Brest Ah, non, c'est bon, j'ai rien dit, autant bon. Ouais. Tout va bien. Ouais. Mais ça passerait peut-être pour aujourd'hui. Avec ah. une production euh, relative. Voilà. Bon, euh, on vient de s'écouter Silence, euh, ou Silence, comme vous voulez, euh, um, groupe sorti sur Profane Existence, et juste avant toute euh, cérémonie entre bagarre et amour. Ah C'était très bien. Tu veux qu'on change le titre de l'album et qu'on mette ça à la place ou... <rire> ça juste pour mes petits messages perçois. Bon, au cas où vous auriez pas compris que c'est une émission humoristique, c'est maintenant le moment avec deux groupes parodiques. On va d'abord écouter... Alors, c'est même, même pas un groupe, en fait. C'est un, un pote Zicos qui a fait une chanson sur euh, qui dédie à tous ceux qui préfèrent Indiana Jones 3 à Indiana Jones 2 et qui ont donc tort. Voilà. moi je retiens ça dire c'est un peu orienté mais... ouais, légèrement légèrement voilà donc euh, donc non c'est parti d'un délire sur internet euh, et euh, d'une espèce de, de fausse confrontation euh, avec des avis néanmoins tranchés alors... alors du coup pour ceux qui c'est euh, si j'aime avoir du contexte moi dans les débats politiques ou ouais. euh, <rire> est-ce que tu peux nous pitcher le le DL3 vite fait alors euh, bah euh, oui euh, Initiative 2 c'est le temple maudit donc euh, il part en Inde et euh, et il va et le, le, le but d'Indiana Jones c'est de retrouver euh, je, je sais même plus quoi exactement mais bref il a... c'est pas celui où il y a les indiens un peu chelou qui lui qui ouvre le coeur d'un mec ça me foutait une trouille ah, quand j'étais gamin oui, oui, oui, le... Putain, ce exactement. passage là mais il était monstrueux quoi. Ça. Voilà et, euh, et c'est un, un très enfin, très bon film d'aventure avec de l'action non stop et qui n'est pas sans défaut. C'est vrai que le personnage de 2001 est un peu énervant. Voilà. Je reconnais. Et Indiana Jones 3, c'est euh, La Dernière Croisade, c'est le film... Avec... Et il parlerait d'esclavagisme, il prendrait moins de pincettes. <rire> c'est le film avec Sean Connery. Et il euh, y a des nazis. Et euh, et puis, l'intérêt du film s'arrête là. voilà et euh... Tu veux dire dans le, dans le bon sens des nazis euh, Oui, ah. si, si. si. Non, fait. Beaucoup le... moins de pincettes là-dessus. Ouais, le, nazi, le nazi est un excellent méchant cinématographique. Oui. Voilà, c'est ça. Et, euh, et Sean Connery... c'est des conneries. Qui a pas fait que des bons trucs. Enfin bref, j'ai pas non plus vous allez tout comprendre en écoutant les paroles de la chanson. Et puisqu'on parle de nazi, voilà, on va enchaîner avec un autre groupe qui je sais même pas la Ah non pardon. <rire> <C 'est ça. rire> <rire> c'était totalement gratos je sais même pas trop vient, mais euh, enfin c'est un, un groupe de mecs qui ont l'attitude la plus saine qui soit euh, face au, au black metal euh, enfin le NSBM le black Na metal national socialiste c'est à dire se foutre de la gueule de ces gros connards en faisant un groupe parodique avec euh, avec ouais avec le, le en fait le, le la prochaine de l'album là ça reprend l'aigle nazi mais avec une beat et puis avec une grenouille à la place du de la croix gammée enfin plein de trucs comme ça les titres sont très rigolos le titre là ce sera The Left Are the Real Fascists euh, voilà les ceux de les mecs de gauche sont les vrais fascistes ce qu'on entend souvent dans les débats euh, voilà donc euh, le groupe c'est Neckbeard Descamp l'album c'est White Nationalism is for Basement Duel Losers un truc comme ça Et euh, voilà, groupe très parodique avec des paroles très drôles qui joue du coup euh, du black metal ultra noise euh, complètement incompréhensible Voilà <rire> alors ah c'est un concept C'est un pote qui m'a fait découvrir c est, c est et j'avoue oui. que je... moi je suis complètement entré dedans En même temps quand on commence à se foutre de la gueule des nazis j'avoue que je suis très très client Voilà donc tout de suite c'est Godbuster avec son morceau sur le clash des Indies et ensuite Neckbeard Gump avec The last Are The Real Fascists پہلے Tu quand même Ouais, un petit peu quand même. Est-ce qu'on est tous d'accord que c'est bien Arnaud qui a passé le <rire> groupe de punk rock et pas Mitch on est, on est, je je pas Mitch. Voilà, groupe de punk rock qui était Arnaud. Donc... Et pas Mitch. C'est <rire> fan, si tu nous écoutes. C'est Arnaud, le... pas Mitch. <rire> et à l'instant c'était Nekbeer, Deskamp, gros groupe de black metal noise euh, antifasciste et, euh, et parodique euh... là je ne précise pas ouais, c'était bien, il y avait du Larsen le quota de Larsen était, était respecté mais comme quoi finalement tu as peur parce que tu passes des choses similaires quand même Là, coup, même... Tu là, tu n'aurais pas besoin de justifier si tu te sentais C'est quand ouais, même, c'est quand même Steel tout bourré, mettrait ça, ça dans le même panier quelqu'un qui non, non, ah. moi je dis qu'il est quand même conscient que de temps en temps, c'est dans le style sans douteux. là. Sans voilà. doute. Voilà. Sur certains trucs oui, ce que je passe là, non, c'est les les tous les peu gros, mais <rire> Ah tu t'enfonces, en tu t'enfonces en <rire> Allez, reste dix minutes, là, si on va passer de trois morceaux. Balance, de toute façon, avec ce, avec ce que passé, ça va, euh, ça va bien remplir. <rire> euh, on va s'écouter euh, Rorcal. Non, j'ai dit Vente d'Europe en premier. On va s'écouter Vente d'Europe en premier, euh, qui est un groupe euh, soit du Nord, soit de Belgique, je sais plus, parce que j'ai j'ai pas préparé l'émission, comme d'habitude. Du Nord de Chine ou quoi Oui. Euh, C'est plutôt du Scrimo. C'est plutôt cool. et du coup vu que moi j'écoute pas souvent du scrimo bah, je trouve ça encore sympa je pense que quelqu'un qui écoute du scrimo tout le temps et il... il trouve ça peut-être un peu chiant et euh, trop simple enfin euh, trop exactement dans du scrimo mais voilà quelqu'un qui écoute du screammo tout le temps est un peu chiant quand même quoi oui peu... si, mais aussi euh, bon, euh, <rire> voilà. mais bon mais bon c'est moi voilà. c'est pas des styles comme ça où, vu que c'est pas souvent que j'en écoute le moindre groupe qui s'inscrit dans ce style là ça, je trouve ça sympa Et euh, juste après on va s'écouter Rorcal euh, les Suisses euh, qui font soit du black metal soit du doom, ça dépend des albums. Et euh, voilà. c'est quoi C'est du black. Et là c'est plutôt black oh. quand même. Et c'est euh, <rire> le concept de l'album là, c'est autour d'une nouvelle de je sais plus qui euh, voilà, ça reprend euh, C'est pour ça que le morceau il s'appelle "See a False Smile Hiding Murder Jealousy and Revenge", voilà, Et tous les titres sont oh, immensément longs comme ça parce que ça reprend ça. J'ai fait même théorie même enquête. <rire> Les français veulent savoir. Dans la banque suisse. Euh, donc euh, voilà, bon c'est coup de vente d'euro orcal hein, je pense que c'est tout est dit. je voilà. pense que c'est pas vraiment à l'arsen mais bon les petits cliquetis comme ça c'est pas euh... c'est la, la machine qui fait la dorure ah, <rire> euh... d'ailleurs si, si vous voulez voir des trucs cools vous pouvez aller rejoindre le groupe typographie passion sur facebook où c'est que des mecs qui font de la typographie et c'est ultra cool enfin, pour les gens qui aiment bien l'imprimerie c'est bien pour les autres je pense qu'ils s'en tapent complètement voilà Après... <rire> C'est voilà, votre choix. Et c'est bien de prendre du temps pour dire ça quand il reste 45 secondes d'émission. <rire> euh, voilà, donc à l'instant c'était Rorcal et juste avant c'était Vente d'Europe. Euh, Vente d'Europe qui sont de Belfort d'ailleurs, ça n'a rien à voir avec le nord de la France ou la Belgique. Mais voilà, c'est ça de pas avoir de petits cahiers. pour tu habites Toulouse, ça, oui. Belfort c'est un peu le nord, peut-être. C'est Voilà, ok. Mais le, le champ ne faisait quand même pas ni Anglais ni Belfontain. Alors c'est quoi le champ de Belfont <rire> C'est un endroit à part C'est une petite communauté Belfont ah, Ne l'oublions pas hein. Ouais, Et c'est là aussi c'est important quand il reste oui, 45 secondes <rire> ah, bah, Attends on ouais. a commencé avec 5 minutes euh, de fin, Prochaine ça. émission vous avez une idée euh, pour En janvier quoi 4 dans... ouais. ouais, semaines 4 semaines en janvier on vous tiendra au courant euh, Émission toujours écoutable sur le podcast de Radio Game Oso, donc Dans les jours à venir Voir demain Et <rire> Toujours sur même mentomori-radio.com euh, D'ici là un petit peu plus longtemps Voilà hein, le temps que je euh, fasse Voilà une semaine voilà, euh, On fait des bisous, c'était l'un 50e Ça fait plaisir, ça fait un bout de temps qu'on fait cette émission et euh, On rigole bien et On ouais. espère qu'il y ait au moins 5 personnes Qui trouvent ça aussi sympa que nous Bah ouais, ça dure, ça tient, c'est cool Voilà, on bon fait des bisous, est... on vous laisse avec le nouveau générique N'oubliez et... pas d'écouter Juste vous Calais Moi je me dis, le rock c'est pas que ça quand même, on avait d'autres trucs, on, avait, on a eu d'autres folies, d'autres délires.